Sur tous les chemins Qu'il pleuve ou qu'il vente Je passe des jours et des nuits C'est la vie que j'ai choisie Et j'ai pour jardin La plaine qui change Sa robe au retour des saisons Pour y faire des moissons Des moissons Horizon. Moi, je n'ai a de maison et malgré tout je crois, oui je crois que mon ami de Tigre, Tigre, comme moi comme moi, man, a man, a man, a man, a man, Tam tam a tam, man, tam, tam, tam, tam. On revient le matin. Tigane, oh tigane, nous sommes du même voyage. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sans peur des lendemains, dans la main du destin. Parfois je me dis qu'à force de suivre les routes du monde au hasard, Mais je ne crois pas qu'il y ait une ville où si je m'installais pour toujours, je trouverai un jour le bonheur et l'amour. Les oiseaux passage. Nous serons déjà loin, au lieu du matin. Zigane, zigane, nous ferons le même voyage. Sans peur des lendemains, jusqu'au bout du chemin. Yo la la jusqu'au bout du chemin la la la.